d'à côté Va la retrouver Je sais que tu l'aimes Que c'est celle dont tu rêvais Tu m'as déjà détaillé Ses qualités À la fonte d'à côté Suriye Bir <gülüyor> <gülüyor>